Bismillahir Rahmanir Rahim Alif Lam Mim Au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux Alif Lam Mim tilka ayatu alkitabi alhakim Voici les versets du livre plein de sagesse. Huda wa rahmatan C'est un guide et une miséricorde aux bienfaisant. Alladhina yuqimuna as-salata wa yu'atuna az-zakata wa qui accomplissent la salate, acquittent le zakat et qui croient avec certitude en l'au-delà. Ceux-là sont sur le chemin droit de leur Seigneur et ce sont eux les bienheureux.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 Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. qu'enfi auxdنيه وقرن فبشره بعذاب اليم et quand on lui récite nos versets il tourne le dos avec orgueil comme s'il ne les avait point entendus comme s'il y avait un poids dans ses oreilles fais-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات ريم. ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des jardins des délices. خالدين فيها وعده الله حقا وهو العزيز الحكيم. Pour y demeurer éternellement, c'est en vérité une promesse d'Allah. C'est Lui le Puissant, le Sage. fil ardi rawasi وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ فِي كُلِّ زَوَجٍ كَرِيمٍ Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous Et il y a propagé des animaux de toute espèce. Et du ciel, nous avons fait descendre une eau avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives par couple de toute espèce. Voilà la création d'Allah, montrez-moi donc ceux qu'ont crée, ceux qui sont en dehors de lui. Mais les injustes sont dans un égarement évident. <mhré> <'éthi> وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُر لِنَفْسِهِ وَمَن كَثَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن à نحن نحن نحن نحن reconnaissant نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن Et il est digne de l'ouange Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant Ô mon fils, ne donne pas d'associer à Allah Car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme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 Sa mère l'a portée, subissant pour lui peine sur peine, son sevrage a lieu à deux ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Et si fala tuta huma wa sahibahuma fi dunya ma'rufaw wattabi' sabiila man anaba ilay thumma ilayya marji'ukum fa'anab'ukum bima kuntum ta'malun Et si tout de te force à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance alors ne leur obéis pas Mais reste avec eux ici-bas, de façon convenable. Et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Vers moi, ensuite, est votre retour. Et alors, je vous informerai de ce que vous faisiez. Ya min fi fatakun fi sokhratin aw fi samawati aw fi al-ard yati biha Allah innallaha latifun khabir Oh mon enfant fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher ou dans les cieux ou dans la terre Allah le fera venir Allah est infiniment doux Et parfaitement connaisseur. Ya oh mon enfant, accomplis la salate, commande le convenable, interdit le blâmable. Et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance. car Allah n'aime pas le présomptueux plein de gloriole. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes.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 Voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés, et parmi les gens il y en a qui disputent à propos d'Allah sans science, ni guidée, ni livre éclairant?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 Est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise Et quiconque soumet son être à Allah tout en étant bienfaisant, s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. La fin de toute chose appartient à Allah. Celui qui a mécru... Que sa mécréance ne t'afflige pas. Vers nous sera leur retour et nous les informerons de ce qu'ils faisaient. Allah connaît bien le contenu des poitrines. Nous leur donnons de la jouissance pour peu de temps. Ensuite, nous les forcerons vers un dur châtiment. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Dis Louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et en terre. Allah est celui qui se suffit à lui-même. Il est le digne de louange. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en calame Plume pour écrire Quand bien même l'océan serait un océan d'encre Où conflueraient cet autre océan Les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas Car Allah est puissant et sage Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahida Inna allaha basir Votre création et votre résurrection à tous sont aussi faciles à Allah que s'il s'agissait d'une seule âme. Certes, Allah est audient et clairvoyant. Wa as-khara ash-shamsu wal-qamara kullun yajri ila ajalin musamma wa anna Allaha bima ta'maluna khabir. N'as-tu pas vu qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour et qu'il fait pénétrer le jour dans la nuit? Et qu'il a assujetti le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course jusqu'à un terme fixé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité et que tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux et qu'Allah, c'est lui le haut, le grand. Inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur N'as-tu pas vu que c'est par la grâce d'Allah que le vaisseau vogue dans la mer afin qu'il vous fasse voir ses merveilles Il y a en cela des preuves pour tout homme patient et reconnaissant وإذا غشيهم موج كالظلال دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد باياتنا الا كل خطار كفور quand une vague les recouvre comme des ombres Ils invoquent Allah, vouant leur culte exclusivement à lui. Et lorsqu'il les sauve, en les ramenant vers la terre ferme, certains d'entre eux deviennent réticents. Mais seul le grand traître et le grand ingrat renient nos signes.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 فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ او ام craignez votre seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant ni l'enfant pour son père la promesse d'allah est vérité Que la vie présente ne vous trompe donc pas et que le trompeur, Satan, ne vous induise pas en erreur sur Allah. ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير La connaissance de leur est au près d'Allah et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice Et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur.